Tant que sept, assis dans l'est la stafette Pas de remplaçant, personne sur le banc Tout le monde jouerait, même le gros Didier Dans les caisses au moins, ils ont bouché un coin Et Brigitte, de toute façon, courait plus vite que les garçons vernaque jouer la bande à le brac des durs un peu conques avait déjà des boutons maililleloeiller rouge et noir on en faisait des cauchemars La nuit sur l'oreiller, un ange vert venait nous sauver. Sous le siège on entendait des bouteilles qui s'entrechoquaient P'tit orange p'tite citron Quel que soit le score, c'était la boisson P'tit orange p'tite citron On en aurait tous, qu'on soit mauvais ou Il pleut comme une vache triste De la bouche jusqu'aux cuisses D'entrer on en prend un nous zéro les un, un. À la mi-temps Hier, on est à deux longueurs derrière Notre maillot à damier Sans l'échec à plein nez Sous le banc, dans l'air casier Des bulles pour encore espérer Pchit-touron, pchit-citron Quel que soit le score, c'était la boisson Pchit orange, pchit citron On en aurait tous, qu'on soit mauvais ou bon Pchit orange, pchit citron On n'était pas tous de la graine de champion Pchit orange, pchit citron Mais on y tenait à notre père de crampons La pluie s'arrête, Eric marque de la tête Didier stop un penalty plus fort qu'un baradéli Le cuir arrive de la droite sans contrôler Je frappe, la balle s'élève dans les airs Et s'écrase sur l'équerre Le sifflet de l'homme en noir Mais fin à tous nos espoirs Mais déjà encore On aperçoit l'éclat coloré du soda Chit orange ou pchit citron Quel que soit le score, c'était la boisson Chit orange ou citron On en aurait tous, qu'on soit mauvais ou bon Chit orange ou citron On n'était pas tous de la graine champion champions Chit orange ou citron